bonsoir mes chers amis comment allez-vous j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une très belle journée aujourd'hui incha'Allah nous allons entamer notre session que nous avons déjà débuté en révisant le contenu abordé dans la leçon d'aujourd'hui qui concerne la rentrée scolaire alors nous allons explorer ces éléments C'est-à-dire les découvrir à travers un dialogue entre le professeur et l'élève. C'est moi le professeur et c'est vous les élèves. Notre objectif est de répondre à plusieurs questions portant sur l'identité, votre école, vos matières préférées et beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir. Donc soyez à l'heure à 20h pour commencer le cours d'aujourd'hui.